Unité 7, bilan, exercice 3. Écoutez et répondez. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, j'ai trouvé du travail pour cet été. Génial Et tu fais quoi Je travaille dans une librairie juillet et août. Tu as commencé Oui, depuis le 1er juillet. Et ça te plaît Ça va, c'est intéressant. Tu sais, moi j'aime les livres. Et puis c'est l'été, alors il y a beaucoup d'étrangers. Je parle anglais avec eux, c'est cool. Et les autres employés Eh ben, on est trois le patron, une vendeuse et moi. Avec le patron, ça va. Il est sympa. Le problème, c'est la vendeuse. Pourquoi Ben, elle ne travaille pas beaucoup. Un jour, elle a mal à la tête un autre jour, sa fille est malade. Quand un client entre, elle part à l'autre bout du magasin alors, je fais tout le travail. Et tu es bien payé Oui. 1500 C'est bien, non